Il dort, le roi dort. Le lion dort. Le petit singe est passé par là. Oh, le petit singe. Parlons du petit singe. Le petit singe, lui, c'est un orphelin. Sa mère a été dévorée par une lionne. Son père, lui, en lui avait même arraché la peau avant même qu'il soit mort pour fabriquer des sacs chez Prada. Le petit singe est un orphelin. Et quand il a vu ce corps inanimé du grand lion, il s'est dit. Voilà un adulte avec qui je peux m'amuser. Pendant ce temps, le roi, le lion, dort. Le singe s'avance, il s'approche tout près, à un doigt du visage du lion, et en lui disant Oh, viens jouer avec moi Oh, viens jouer avec moi Viens jouer avec moi Oh, viens jouer avec moi Le lion ouvre un œil, il voit ce petit singe a v e Kiki, et lui dit Petit. C'est tout tout petit. J'ai pas envie de te manger là. J'ai pas faim. Va voir ta mère qui te n o u r r i t un peu. Et quand j'aurai faim, tu reviendras. Je te mangerai volontiers. Il ferme son oeil et continue à dormir. Mais le b t i é s e n t je croyais que c'était un jeu. Il croyait que c'était un jeu. Et voilà, il y a l'autre là-bas. Il dit au lion. « Viens Jouer avec moi, on vient jouer avec moi, v i e n s jouer avec moi. Le lion ouvre l'autre et le regarde et dit Petit, je sais bien que tu as vraiment envie que je te mange, mais j'ai pas faim. Laisse-moi dormir. Il s'endort. Le petit singe trouvait que c'était vraiment un jeu. Alors il commence à faire ce qu'on appelle les singeries. En fait, il saute, il saute, il saute, il saute, il saute et il tombe directement. De tout son petit poids sur le nez du lion, pouf! Et le lion qui s'ouvre, oh! Et qui se réveille, qui bien regarde le petit, il dit. Alors, petit, il n'y a plus de respect. Eh oui, oui, on dit. Un chef, même en calice, il est chef. Il dit, petit, je vais te laisser la vie sauve, apparemment, tu tiens à tout prix que je te mange. Alors là, je vais t'attraper. Je vais t'arracher la peau. Je vais te sécher au soleil. Et je vais te manger tout sec. Oui, comme du poulet fumé. Je vais t'attraper et je te mange tout, tout, tout, tout, tout, tout sec. Le petit singe a compris. Il a bien compris que ce n'était plus un jeu. Et là, il s'est appelé. Son père, avant sa mort, disait souvent que quand tu as un problème avec un plus fort que soi, tu n'as que deux solutions. La première, courir. La deuxième, savoir courir. Alors, le petit a pris ses jambes à son cou et est parti comme une flèche. Pendant ce temps, le lion derrière qui le poursuivait. Tranquillement, si beau, un vrai lion. En lui disant Petit, mais cours, petit, mais cours, petit. Quand je vais t'attraper, je vais t'arracher la peau et je vais te manger tout sec. Le petit singe, dans sa tête, il n'avait qu'une seule idée. Trouver un arbre, grimper. Une fois sur l'arbre, il pourrait dire à lion Oh,、euh, Puis i e s t bien que le lion ne grimpera pas, vu ç a p a r a i s s e Mais il y a un problème c'est qu'il n'y a plus d'arbres. Les Malaisiens et les Chinois avaient tout coupé. Le pauvre singe. <rire> et oui, au devant il y en avait un seul. c e s t un p a、ah、r m i、oui, e n à Will, mais il fallait y arriver. Alors, le petit singe a dit Mais le lion avait compris que le petit singe, son destin est lié avec l'arbre qui est au bout et le lion derrière. Le singe devant. Et le singe regardait l'arbre. r e g a r d a i t le lion. Il regardait l'arbre. Il courait. Il courait tellement. Il courait tellement. Oh le pauvre. Oh le gnom. Oh le petit. Il a dépassé l'arbre. Et le lion, une fois devant l'arbre, a regardé le petit. Il a ouvert grandement sa bouche. Il a sorti grandement ses griffes. Et il lui dit, petit, je vais t'arracher la pauvre petite. Et je vais te sécher au soleil. Et je vais te manger tout sec. Et le petit s'est rappelé, son père, avant sa mort, disait que si t as un problème avec un plus fort que toi, t a s que deux solutions. La première, négocier. La deuxième, savoir négocier. Alors non, non, ne me mange pas. Ne me mange pas. Ma mère a été déjà dévorée par ta femme. Et mon père a été. Tuer et r arracher la peau pour fabriquer un sac chez Prada. Non, ne me mange pas. Mais le v i o n a v a i seulement soulevé ses pattes que le pauvre a fait pipi et caca par la peur et la terreur des yeux rougis du lion. C'est pour cela qu'on dit quand le lion a bien vu le petit, il a bien vu le petit e s é c i d e r Le petit e s t vraiment dégoûtant. Rentre chez toi et demande à ta mère de te laver. Comme quoi, si une fois vous vous retrouvez dans la merde, restez-y. Au moins, vous donnerez envie à personne.